Mais par contre quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Monseigneur Mahavili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui, châti, et nul ne sera garoté comme lui, garotte. Ô toi, âme apaisée Retourne vers ton Seigneur, satisfait et agréé. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis.